je lui pris son bras, elle a souris, il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants.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 mélangé et dans la chantée et puis ils ont débouché en oh, riant à l'avance du champagne de France et dans la dansée ouais